la ville en fête et en délire suffoque sous le soleil et sous la joie et j'entends dans la musique les cris les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi et perdu parmi ces gens qui me bousculent et tourni des apparairs je reste là quand soudain je me retourne de ce recul et la foule vient me jeter en torrents de baras On porté par la foule qui nous traîne nous entraîne et carasse la contre-raloute nous naforme qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'anneau et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis en ivres et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole nos deux mains restent soudées Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envole et, et retombe tous deux épanouis en ivresse. Et, et la joie que la vous par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme.